Offre un drôle d'effet, au y des Ceci est un neurotransillateur qui va permettre à la machine de se connecter à votre célébration. Ça vous fera un drôle d'effet aux yeux de la fonction.